RTL2, le son pop-rock partout en France. Toute la journée, RTL2 vous offre le son pop-rock non-stop. et RTL2 qui tout à l'heure vous emmènera en concert à Pompéi ce sera le groupe Bastille finalement on reste dans la géographie d'ici là de la musique évidemment Imagine Dragons avec Natural et puis les Innocents qui reviennent avec un nouvel album on en parlait il n'y a pas très longtemps Un homme extraordinaire sur RTL2 rtl 2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 Somebody Let me see the light within the dark trees Shadowing what's happening Looking through the glass Find the wrong within the past Knowing we are the youth Cut to the Peace out of world Without the peace Face a, a bit of the truth The truth I'm fading to black, I'm fading Took an oath by the blood of my head Won't break it, I can taste it The end is a bonus, I swear I'm gonna make it Danske tekster af La proche nu til Sur terre, juste n'est la raison qu'iont ou c'est cette femme des Innocents, nouvel album des Innocents qui est prévu là hein, pour les semaines qui viennent. Ils sont invités la semaine, la semaine prochaine, prochaine dans le drive ça. RTL de ta vie, je m'en rappelle. et Bravo, bah, je m'attendais à te reprendre, c'est faux, lui parce lui que normalement je suis Madame Agenda, mais visiblement ah, euh, mais je tu deviens Monsieur Agenda en 2019 et tu sais quoi, j'en suis ravie. D'accord. Alors on écoute un live aujourd'hui, on va partir à Pompéi d'Isaïge avec le groupe Bastille, Mathilde. En fait, en vrai, en vrai on part à Londres parce que c'est la chanson Pompéi. On part à Londres dans un club qui s'appelle le Coco Club. En fait, Si vous êtes déjà allé à Londres Dans le quartier de Camden Town Il y a une station de métro qui s'appelle Mornington Crescent Et juste à la sortie il y a ce grand club euh, C'est une discothèque Et puis qui était un ancien théâtre qui date de 1900 C'est un, un bâtiment magnifique Et monument historique Tout le monde y est passé Les Rolling Stones y ont même enregistré un album live en 1964 Et donc en fait quand le groupe Bastille Y arrive pour ce live en 2012 vrai, Ils viennent de sortir leur premier album Et c'est vraiment à ce moment là En euh, passant sont dans ce club-là qu'ils vont montrer euh, ce qu'ils valent sur scène et c'est ce qui va lancer leur carrière internationale aussi. Oui, avec cette chanson en fait qui sera leur premier gros succès, leur premier vrai succès, d'ailleurs on va pas se mentir, un Pompéi, euh, c'est sur RTL2 qui va devenir un, un hit justement en étant numéro 1 du hit en Angleterre et puis surtout en devenant la chanson de l'année lors des Brit Awards en 2014. use your eyes Captain Close your eyes RTL2 okay. rtl, 2. RTL 2. Le sont pas propre Tu te souviens Les couleurs sur les baskets Les crayons dans les cassettes Je rembobine tu te souviens Tousser plein de disquettes À Paris c'était les stats men Je ne me souvenais pas tellement, alors pendant qu'on écoutait cette chanson J'ai regardé sur internet ce qui s'est passé en 87 C'est la paire extroïca en, en Union soviétique C'est-à-dire que Reagan et Gorbatchev Vont signer des accords pour les Euromissiles, c'est qu'on était entre eux deux hein. Donc ça veut dire que si ça pétait c'était mal pour nous Donc ils signent des accords, Dalida nous quitte euh, Le 1er mars 87, c'est la création D'M6, dites donc, et TF1 oh, est, bah, est privatisé, bien. voilà Et donc euh, le fait le plus important de cette année 1987, c'est la première émission Du Club Dorothée C'est Justine Egrec du Double expresso RTL2 et pour 2000 2019, on veut vous souhaiter... De l'amour, bien sûr. Du son paproc Et plein de paillettes aussi, c'est important les paillettes. Très important. Salut, c'est Thomas de Bono. Belle année avec le son paproc RTL2. Hé, hé, hé, bonne année C'est Francis. Zé, zé Toute l'équipe RTL2 vous souhaite une très bonne année 2019. Au champ, et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, c'est le dîner entre amis de Sylvain qui change. Avec la côte de bœuf à seulement 10,95 euros le kilo. Une belle pièce de bœuf à partager, Sylvain Par contre, fais attention Parce qu'un partage, même entre amis, c'est pas toujours équitable Jusqu'à demain, vos hypermarchés Auchan proposent la côte de bœuf à 10,95€ le kilo